Pinarzelek Istambulen txortu da, idazle eta soziologoa da. Emaztean derexoak goraipatzen ditu bere egian eta Kurdistanen bakiaren alde bojokatzen da. Gaur egun, Franzia ambizida erbesteraturik. Bere aurkako hausiak emezortzi urte irauten aridu, estatu turkiakak leporatzen dio, PKK edo Kurdistango langileen alderdiak egin zuen atentatu batean parte hartu izatea. Bi urtez preso egon zen, torturaturik eta bimila urtean askeratu sen je me sens un peu une partie une petite partie de la grande résistance et aussi je me dis que c'est bien qu'il continue à me persécuter parce qu'il me trouve dangereuse alors je suis dans le bon chemin Pinareg bel Je comprends les gens, et je je suis solidaire avec les, les gens qui luttent, qui résistent, mais en même temps, je ne m'enferme me, pas dedans, j'essaie de d'ouvrir de nouveaux chemins pour vraiment euh, créer un autre monde qui peut être heureux et libre itatean alde idatzi du bestek beste kurdo eta Armini gei buruz. Bere azken liburua armeini jak direlako izenekoa aurten gitaratua izan da. Bere egiko gai minberak lantzen ditu gehien bat bai historikoki bai soziologia mailan. atibidez, heterosexismoa edota gizonen dominazioa ikertu du. Dans mon dernier livre « parce qu'ils sont aménage finis comme ça je dis que il faut lier le pessimisme d'intelligence et l'optimisme de la volonté alors je suis dans, entre les deux